and so I'll say that I'm going to be a fantastic team leader Ceci est un de vos transducteurs qui va permettre à la machine de se connecter à votre serveur. Ça vous fera un drôle d'effet au lieu de...